C'est une maison grise entre un arbre et un arbre -voix. Une région de France où la pluie fait bien son devoir C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école Là où je aime, le ciel Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs Là où je t'aime, le roi est un balai de cœur C'est un chemin perdu où tu m'avais donné la main Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient C'est un château de sable avec une église au milieu Où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs Là où je t'aime, le roi est un baleer C'est une rivière morte où les poissons croient au bon dieu Où j'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris Là où je t'aime, le ciel